Salut à tous et à tous, c'est Génération Manga, épisode 508 Et voilà, 508ème, bien sûr, et on, on, a, on continue l'année Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de décès depuis le début de l'année, il euh, faudrait peut-être un petit peu lever la pédale là-dessus, il faudrait peut-être un petit peu se calmer, euh, donc Michel Delpech, Michel Galabru, aujourd'hui David Bowie, ouais, donc on en parle un petit peu, ce n'est pas tout, trop un rapport avec ce qui nous intéresse, mais bon, c'est toujours assez euh, ennuyeux, on va dire, hein, au minimum, enfin... Parlons plutôt des gens qui sont encore là, et réjouissons-nous, réjouissons-nous bien sûr, euh, pour les prochains euh, concerts. Alors notre ami Michel Barou, il va être euh, là très souvent, donc si vous habitez euh, à Toulouse ou à Tours, sachez qu'il va être dans les prochaines conventions qui arrivent là le, le mois prochain, en février, puisque début février, vous pourrez le voir donc au TGS, au Toulouse Game Show, et ensuite, euh, le week-end d'après, vous pourrez le voir à Tours, euh, pour le Japan Tour, donc à Tours. Ok, vous me suivez jusque là, Rrr, tout ça. Donc, euh, on va avoir l'occasion, bien sûr, de revenir un petit peu euh, sur euh, sur le parcours de Michel. Il euh, y aura aussi sa fille, Valérie Barouille, qui sera aussi euh, avec lui à Tours. Euh, pour euh, Toulouse, je ne suis pas sûr, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Euh, mais avant de commencer par ça, on va se faire un petit délire hein, pour bien commencer, pour se mettre dans l'ambiance. On va s'écouter une chanson bien cucu -la praline. <rire> C'est une chanson interprétée par notre Bernard Minet national, bien entendu. Ce sont les Biscuits. Des petits cabots rigolos, des toutous pas du tout. Voilà, avec euh, sa voix un petit peu transformée, mais c'est bien lui qui chante. Hein. Les Biscuits, c'était en fait des, des petits chiens en SD, un petit peu, Si vous c'est comme des, des aventures des schtroums, si vous voulez. Sauf que ce sont des petits chiens, mais qui sont bien sûr humanisés et qui marchent sur deux pattes. Et euh, qui doivent défendre un château. Ça passait à l'époque, euh, sur TF1, euh, bien avant le club Dorothée, c'était à l'époque de Vitamine, tout ça les enfants. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc voici les biscuits! Et on se retrouve juste après les biscuits! Comme Il faut des roquets pas fou du tout Biscuit, c'est qu'il faudrait c'est Vivre en paix dans les marais Mais devant les méchants Ils savent montrer les dents Biscuites, Biscuites. Ils sont forts et courageux Dépidez audacieux, jamais tu es toujours heureux Croyez-moi, on ne fait pas mieux Biscuit, Et tout plein de belles aventures Dans la nature, c'est eux les plus forts Pour défendre leurs trésor Biscuit, Les bibi bibi bibi bibi bibi biscuits. Voilà donc petite dédicace à Fabrice Radma si nous écoute parce qu'il aime bien cette chanson qui est un petit peu cu Il veut toujours que je la chante mais c'est pas ça fait pas partie de mon répertoire de base ça donc on va peut-être éviter les bi bibi bibi bibi biscuits. na na na na na na na na Alors je vous rappelle que le CD single de Lorenzo MP est sorti à nos années Dorothée, et que vous pouvez le commander. exclusivement euh, par euh, VPC donc sur Facebook hein, avec euh, Lorenzo et euh, ouais, tout ça euh, vous le trouvez fascinant de toute façon c'est sur mon mur hein, au pire euh, le lien donc Archangel dit. donc euh, vous pouvez trouver et euh, si vous vous rappelez pas ce que c'est nos années Dorothée c'est ça Dorothée Yeah nos années Dorothée dédicace à Jackie Ariane Patrick Corbier Eric Framboisiemi Rémi Papironnet, et bien sûr Dorothée, nos meilleures années. C'est nos années Dorothée, on s'est bien amusé. On a tous un jour rêvé de rentrer dans la télé, car c'est nos années Dorothée. Ce morceau nous est dédié à vous les nostalgiques de ces années. C'est toujours les vacances. club se on rappelle de son refrain a percer nos années on rêvait chez l'école comme Tom seilleurs avoir une voiture comme masque ou trans on meurt être un shérif de l'espace comme mixeur aventurier comme esteban et le c'est si d'or découvrir C'était une fois l'homme, partir avec les oies et une seule personne. On voulait être un privé comme Nicky Larson, une star du foot comme Marc Olive Tom, un enfant héros, tout comme Astro. Entrer dans la bande armée de G.I. Joe, on suivait les déboires de Calimero les mésaventures de Chao et Grotto. On rêvait des tractarus, piloter Goldorak, avoir une armure des chevaliers du Zodiac. Nos Dorothée, on s'est bien amusé, on a tous un jour rêvé. Dans la télé, C'est nous années Dorothée, cette chanson vous est dédié à vous les nostalgiques de ces années. années. On rêvait de grandir dans l'île aux enfants. Jouer dans Pas de pitié pour les croissants. D'explorer la flore avec Maya l'abeille. D'être Hugo, dirait Juliette, je t'aime. À bord de Bioman du Sam Sauver la terre avec le Capitaine Flamme. On suivait les combats des Cosmocats. Les péripéties, les signer signées Cat Size. On rêvait de présenter dès chats. Faire partir d'un bande des autres chats. On voulait la classe, le charisme de Cobra. Comme compagnon des ou Ubopa. On riait des gars de Gadgets coup et tout. Du Capitaine caviar dans Kong Fu. On rêvait d'étudier au collège fou fou fou Chercher les Dragon Ball Sonia, du sang C'est nos années Dorothée, on s'est bien amusé, on a tous un jour rêvé de rentrer dans la télé, c'est nos années Dorothée, ce morceau Vous est dédié à vous les nostalgiques de ces années Les filles pleuraient devant Princesse Sarah voulait le charme et la force de Shira Rêvait du prince des collines comme Candide Magie avec Gigi, liberté avec Heidi On découvrait la France avec Api et Remy. La biologie d'il était une fois la vie La mythologie avec Ulysse 31, la leçon d'amitié Sebelle et Sébastien en suivait les matchs Déjà Lazuki Spartacus dans les monts engloutis On voulait des amis comme les bisounours Amusants comme les schtroumpfs, les mini bousses Voguer sur l'Atlantis avec albateur Devenir aussi fort que quel muscleur Allo allo, monsieur l'ordinateur Dites-moi si ces souvenirs sont gravés dans vos cœurs nos années de rotée, on sait Rentrer dans la télé, c'est nos années, Dorothée. Ce morceau vous est dédié à vous les nostalgiques de ces années. Alors, euh, j'en profite euh, pour euh, cacher Dorothée. <rire> euh, j'en profite euh, pour vous parler euh, donc des nouvelles vidéos en fait euh, sur YouTube. Euh, que fait Yvan West Lawrence, donc euh, l'ancien euh, rédacteur en chef d'Animal Land, hein. donc euh, qui fait un truc, euh, c'est autant en emporte, emporte l'Ivan. Euh, voilà, donc il fait des petites vidéos et euh, la dernière qu'il vient de faire, c'est justement ce club Dorothée. Donc euh, pour rappeler à, à tout le monde à quel point c'était pas bien le club Dorothée. Voilà, comme quoi je suis bien content parce qu'il n'y a pas que moi qui pense ça. Euh, parce que euh, faut se rappeler quand même que le club Dorothée c'était euh, vraiment euh, abêtissant, euh, c'était une présentation débile. Euh, et donc on était obligé de, de se taper un peu les âneries euh, écrites euh, toutes par Azoulet Parce qu'apparemment Dorothée quand elle présentait euh, tout son, euh, ce qu'elle racontait était écrit par Azoulay T'imagines un petit peu le truc comme quoi il faut écrire pour dire n'importe quoi C'est quand même fortiche Et euh, donc on était obligé de se taper ça euh, en attendant pour pouvoir regarder nos dessins animés préférés En censuré s'il était besoin, nécessaire de le rappeler hein, Avec des coupes, avec des doublages un petit peu bizarres des fois euh, Donc euh, voilà il faut bien se rappeler que Club Dorothée c'était pas bien <rire> voilà, et alors surtout les derniers temps, parce que alors, les derniers temps il y avait carrément plus rien de des animés japonais intéressants, c'était que des sitcoms, des Hélène et les garçons, des euh, vacances de l'amour, j'en sais rien, mais les abeilles, tous ces trucs-là, à qui mieux mieux, c'était catastrophique, c'était plus regardable du tout, hein. donc euh, voilà. Donc il y a plein qui étaient tout petits à ce moment-là, ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était pas bien, mais ceux qui étaient un petit peu plus grands, ils s'en rendaient compte, donc euh, voilà, donc c'est bien mignon, ouais, j'étais fan du club d'eau et compagnie. Hein, moi je précise, j'étais fan des dessins animés du club Dorothée, mais Pas du club Dorothée Voilà, c'était juste pour pour le dire. Alors, euh, néanmoins, des programmes un petit peu moins bien, il y en avait déjà avant, c'est bien mignon de taper sur Dorothée, mais il y avait des trucs un petit peu spéciaux. Disons que il y avait de l'animation française qui était, comment dire, euh, un petit peu... Euh, au stade expérimental voilà c'était expérimental on va dire et euh, entre autres choses euh, donc euh, dans la Créa 2 on avait eu par exemple l'oiseau des mers l'albatros alors ça c'était très expérimental parce que c'était euh, co ah, comment vous expliquer ça c'est tellement mauvais <rire> euh... C'était un petit peu les im du self-shading, ouais, je crois que c'est ça, c'est un peu le self-shading avant le self-shading, un peu le truc de l'époque, alors comme ça, ça, ça, ça vous donne l'impression que c'est bien, mais c'est pas bien, <rire> non c'est pas bien, c'était pas bien, bref, c'était l'oiseau des mers, et alors la petite particularité, c'est que la chanson française était interprétée euh, par quelqu'un qui faisait la météo à l'époque, oui oui, j'ai bouffé son ange, donc euh, là je vous le redirai pas, mais c'était une présentatrice météo qui chantait générique et... Ce qu'il y a de plus fort sur son CV, c'est qu'elle a chanté la version japonaise, tu m'entends, de la tulipe noire Ouais, ouais la tulipe noire euh, en, en euh, au Japon, c'était une chanson euh, qui, qui parlait en français « Vive la liberté, on va à Versailles, à Versailles !» Et euh, donc c'était euh, Marlène, voilà, c'est ça que ça me revient maintenant, euh, Donc euh, présentatrice météo, qui a fait l'opening japonais, tu m'entends, de la tulipe noire Si, si, si c'est un truc de fou hein. Donc voilà et puis bon, sinon elle a fait euh, l'opening et aussi une autre chanson dérivée parce qu'il y a deux disques de l'Oiseau des Mers et donc ça donnait ça. Allez Ginda, ça De la marine du roi On est des passagers clandestins Et on fait escale au loin Au paradis des tortues Dans des îles inconnues Raconte-nous une grande, histoire Une super histoire, rien que pour nous Celle du fantastique voyage Batros Raconte-nous La grande, la chouette Histoire qui nous fait rêver à tous les coups Celle du fabuleux Voyage de la batrose On vit Mille aventures chaque Fois, la jungle et ses animaux Les pirates ou les Chinois Les indiens, les ailes Raconte-nous une grande, une chouette histoire Une super histoire, rien que pour nous C'est du fantastique voyage de la Batreau Raconte-nous la grande, la chouette histoire Qui nous fait rêver à tous les coups C'est du fabuleux voyage de la je ne vous la pas souvent celle-là ah bah oui c'est normal c'est un truc un petit peu particulier que je garde un petit peu euh, sous le manteau euh, parce que voilà c'est pour changer un petit peu qu'on ne m'excuse pas de mettre toujours la même chose parce que j'ai tellement de, de chansons en stock allez on va s'en mettre une qui est un petit peu plus pêchue euh, qui envoie du bois c'est euh, le, le Peter Pan il euh, euh, y, y a deux dessins animés de Peter Pan sachez-le euh, qui étaient passés euh, sur la 5 il y en a un américain et un japonais et celui-là c'est le japonais et euh, la version longue est pas tellement évidente à trouver parce qu'elle était juste sortie euh, sur un sorti À l'époque, que je n'ai même pas d'ailleurs, soit dit en passage, si jamais quelqu'un là euh, Et donc euh, c'est parti pour Peter Pan! Peter Pan, je veux m'envoler là où on est jamais grand, au pays des enfants. Peter Pan, nous m'm, avec Michel et puis Wendy, au royaume des amis. Loin de tout, de mes livres et mes cahiers. Oui, loin de tout, où l'on s'amuse beaucoup. Ouais, ping, Pan, Quand les parents sont Moi j'ai envie de rêves, de rêves et d'aventures. L'allure, bien plus que nature Peter Pan Tous les pirates, les flibus Et tous les enfants N'en ont plus Ah, Attends-toi On ne s'ennuie, jamais. Ah, Attends-toi, le temps ne s'arrête pas Peter Pan Tu rêves de trouver tes mamans À des enfants À des enfants perdus Jamais avoir connu l'amour L'amour d'une qui dure toujours Oh, pays bleu, le plus bas que les nuages Plus vrai, plus beau que les livres d'images Je peux m'envoler là où on est jamais grand Au pays des enfants Piperpens, emmène-moi avec Michel et puis Wendy Au royaume des amis Loin des villes, de mes de mes cahiers Oui, loin de tout, où l'on s'amuse beaucoup, ouais Piperpens, tu rêves de trouver tes mamans À des enfants, à des enfants perdus sympa celle-là, c'est dommage qu'elle soit pas plus connue que ça, hein. alors euh, je vais vous faire une autre chanson maintenant, alors ça va vous faire un petit peu bizarre parce que je vais vous passer du Jean-Luc Laé mais qu'est-ce que c'est à voir là-dedans et bien c'était un générique figurez-vous parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Laé d'honneur donc euh, euh, présentée par Jean-Luc Laé et donc il se servait de, de cette chanson comme générique donc du coup on, on est raccord les gars, et eh oui on est raccord avec débarquez-moi, c'est parti non pas longtemps hein. Bien failli être un corsaire, un naufragé rejeté par la mer, bouclé à fond de cale Privé d'amour, d'escale qui appelle au secours, en bourlinguant sur mes galères, petit à petit, nous saillons pas fiers. J'ai compris que les rêves d'enfants, ballons concrets, un jour deviennent grands. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord. Je me suis donné la foi qui brise le sort et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi, on va se toucher du doigt En rythmant les ports, au coup d'à-coup des congas Vers l'île au trésor, et se sentir pour une fois Vraiment libre de faire le choix Larguez vos ennuis aux vestiaires Tous vos parapluies, vos paratonnerres L'océan de vos plats, je les cote Parole d'honneur, dit encore ou bien stop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 Débarquez-moi! Ah, débarquez-moi! Ouvert au bout des doigts. Bon, là, je, je vais pas vouloir refaire <rire> Non mais je l'aime bien cette musique. Je trouve qu'elle est sympa, que ça, ça envoie du bois, que c'est non non non non non non, non, okay. ah, non, non, non, non, non, non d'accord. Mais moi, moi, je vous dis ça. Moi, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors peut-être qu'un truc un peu plus récent va vous plaire. Allez, c'est pour les petites filles. C'est euh, la Pff, euh, La relève de Sailor Moon, on va dire. C'est Mew euh, Mew Power, Tokyo Mew Mew. Ça si rapidement Mais l'amour était si grand Miu-miu, serais-je à la hauteur Pour sauver le monde sans jamais avoir peur Miu-miu, les dés sont jetés Mais peut-on sauver le monde Quand on est amoureuse Si on est toutes réunies Les plus fidèles amis On défendra la nature et la vie New, new, new. Les dés sont jetés. Mais comment sauver le monde? Puis comment sauver le monde? Quand on est amoureuse. na, na, na, na. Je me demande s'il y a des versions longues. Ça pourrait être sympa des versions longues. En attendant, il y a un deuxième générique. Donc ça a pas de rapport, mais sachez qu'il va y avoir une deuxième saison à Sailor Moon Crystal, Vous savez, le remake de Sailor Moon. Donc voilà, je vous le dis, hein. Hop, pour information. Voilà, voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va rejoindre un lapin vert euh, qui va dans l'espace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une petite information en passant, c'est que vous savez qu'il y a eu euh, des comics de Star Wars à l'époque euh, de... de Marvel bien avant que ça soit racheté par Disney que ça soit revenu chez Marvel, c'est eux qui les premiers qui avaient adapté donc euh, les premiers films de Star Wars et qui avaient fait donc une série longue et euh, ça a été publié essentiellement dans le magazine Titan hein, bien sûr des éditions Lug mais il y a certains épisodes euh, qui en fait sont ceux qui suivent tout de suite après l'adaptation du premier film la Guerre des Étoiles donc un nouvel espoir Et euh, dans ces épisodes qui n'ont pas été traduits en français parce qu'ils ont jugé, euh, ils ont été jugés pas terribles, à raison, il euh, y avait un lapin vert <rire> qui s'appelait euh, Jackson, avec euh, plusieurs X, X et, euh, et donc voilà. Donc Mais c'est pas ce lapin vert là que je vous parle, c'est bien sûr de Bucky Hour à Bucky, Captain Bucky Hour, à Mittens and aliens and Lords Mirror. Euh, donc voilà, euh, Bucky Hour, c'était pas terrible, hein, faut dire ce qu'il est. Hein, donc Mais on va quand même se chanter euh, le générique parce que pour une fois j'ai trouvé une version instrumentale, Donc, je me propose de la faire. Il y a de l'anglais dedans, alors vous m'excuserez si c'est pas terrible, hein, parce que moi, l'anglais, vous savez. Rappelez-vous, c'était sur la 5! Dans une autre dimension, une autre galaxie Un univers parallèle a été détruit Voici surgissant du chaos et brisant la glace Les aventuriers animaux venus de l'espace Bucky Captain Bucky Ower The mutants and aliens and Toby War Vous qui cherchez l'aventure, on vous invite Voici Jenny Jane, David Year with the weed Avec Bucky Captain Bucky And now an adapter horn Meubles du duel de l'hiver, faut avoir des réflexes c'est Cette amphimiale misère, l'a rendu complexe Voici sauteur d'un scanner, t'as le fléau T'as plus qu'une seule chose à faire, détruire les crapauds BAPKY Voilà où nous allait, aucun lapin ordinaire Si on l'inverse, tu t'as juste indignation A new report on accident, broken a bit Si t'as qu'une solution, si tu perds la raison Appelle le lapin rusé, il va tout t'arranger BAPKY KAPI BAKY are looking for adventure. Ooh, c'est dur, hein? Ouh, parce que ça ça va vite, ça magine, ça pulse, on n'a pas trop le temps de de savoir ce qui se passe. Ah la Bucky Hour. Laissez-moi respirer. Captain Bucky, Captain Bucky Hour, mutants, aliens, world destroyers. Bref. Donc, chose promise, chose due. On va s'écouter un petit peu de notre ami Michel Barouille. Ah bah oui, forcément. Avec sous les signes des mousquetaires. Voilà, c'est parti. Pour être heureux il faut partir Aller jusqu'au bout de ses rêves, ses désirs Il faut quitter le toit de sa maison Pour l'horizon Il faut s'en aller pour ailleurs Aller voir de l'autre côté si c'est meilleur Et puis avoir envie de revenir Raconter ses souvenirs Et toi aussi Vas-y, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie Quand tu seras grand, sans perdre de temps Va, où va le vent Vas-y, aussi, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie Comme les cavaliers qui te font rêver Va, même si c'est dur, choisis ton aventure Pour être heureux, il faut savoir Allez jusqu'au bout de ses forces, ses espoirs Et si tu n'as rien que ton vieux cheval pars et cavale Quitte ton village ou ta rue Le monde est plein de paysages inconnus Pour faire de chaque jour un jour nouveau Envole-toi comme les oiseaux Et toi aussi, vas-y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 Sûr que le tien t'emmènera toujours plus loin Ne reste pas planté dans ton jardin Suis ton chemin Va voir les quatre coins du monde Tu reviendras un jour puisque la terre est ronde Mais tu auras des trésors merveilleux Dans le cœur et dans les yeux Et toi aussi, vas-y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 Ah voilà, notre grand ami Michel, hein, ça va encore envoyer du bois, il envoie la patate, hein, Michel Barouille. Euh, on a commencé par des petits chiens, donc euh, il faut rétablir l'équilibre ouais, et puis maintenant parler de petits chats. Et oui, avec les samouraïs Pizza Cats Samouraï Pizza Cats Dans le quartier, c'est le, le resto, resto le plus branché, branché. Samouraï, ils t'inquiètent Tenus par trois beaux chats, mais pas des chats Pas moins des chats ce sont des chats volants Quand les corbeaux guerriers envahissent le quartier Quand le dragon brûlant, il leur fait peur aux commerçants Dans une fumée noire, comme si la nuit tombait On fait appel à qui Pour combattre les méchants On fait appel à qui Pour sauver les enfants Aux Samouraïs Pizza Cats A ils sont plus forts que tous les robots mécaniques Il y a speedy Rapide comme l'éclair Et puis poly Polyester Et guidon aussi Dur comme le fer Quand il y a danger Dans la paquille Les Samouraïs Pizza Cats Les chats volants Toujours présents 3, 2, 1 Pizza Cats arrive à temps Les samouraïs, it's Dans le secteur, ils sont les seuls à se du beurre Les samouraïs, it's Faut pas leur chatouiller, les moustaches ni les pieds Autant pour leur pizza, leur pâte est de velours Autant pour le combat, ils deviennent des vautours Quand le dragon brûlant met tout à feu et à sang Dans une fumée noire, comme si la nuit tombait ils sonnent le départ, à l'attaque toujours prêts. Il sonne le départ à l'attaque, toujours prêt. Samurai Pizza Cats. e eux 3 ils sont plus forts que tous les robots mécaniques. Il y a Speedy. Rapide comme l'éclair. Et puis poly. Polyester. Et qui dure aussi. Dur comme le fer. Quand il y a danger, on appelle qui Samurai Pizza Cats. Ah, ah, ah, ah, ah. Les chats volants. Je suis présent 3 9 1 B side cats have me but down Par trois beaux chats, mais pas des chats Châmpotés, potés, pas, pas loin des chats de hulants, de ce sont des chats volants. Quand les corbeaux guerriers envahissent le quartier, quand le dragon brûlant fait peur aux commerçants, dans une fumée noire, comme si la nuit tombait, on fait appel à qui pour combattre les méchants, aux samouraïs pizzacats. Et voilà, et on retourne avec les chiens maintenant. un pour tous et tous pour un lorsque l'on est mousquetaire un pour tous et tous pour un on est comme des frères un pour tous et tous pour un il faut toujours les faire les autres ne sont pas loin quand on envoie un un pour tous et tous pour un lorsque l'on est mousquetaire un pour tous et tous pour un On est comme des frères Un pour tous et tous pour un Ils sont sur la terre Comme les doigts de la main Et ça leur va bien Comme des petits diables Ils font des tours pendables Mais nous savons qu'ils sont De joyeux compagnons Mais pour croiser le fer, avec ses mousquetaires, il faudrait être fou, oui être fou. Voilà donc les trois mousquetaires avec les chiens, c'est passé sur TF1, il y a eu une suite.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 Interprété bien sûr par Jean-Jacques Debout. Et oui, Jean-Jacques Debout, mari de Chantal Goya et compositeur de la chanson du Capitaine Flamme. La seule la vraie. Bah oui, bien entendu, bien entendu. On va faire maintenant un petit détour de côté de notre ami de l Lionel Leroy. Lionel Leroy J'adore ce chanteur Et euh, là, il nous chante Le Secret des Sélénites. Le Secret des Sélénites, c'est la suite des aventures du baron de Munchausen. Ah, c'est parti secret des Sélénites Talisman de l'infini Caché dans la nuit du firmament La promesse de longue vie Convoitée par l'ennemi De la lune et de ses habitants Le secret des Sélénites Au beau milieu des stalactites Dans la lumière d'un palais Au plein cœur de la lune Le secret des Sélénites Au risque même de notre vie En combattant tous les vers près Nous l'avons défendu Le secret des Sélénites Le secret des Sélénites, Sélectre nous l'a donné pour nous remercier de nos mérites. Aujourd'hui, longtemps après, quand je vois la terre, j'hésite à vivre encore pour l'éternité. Le secret des Sélénites. Au milieu des stalactites Dans la lumière d'un palais En plein cœur de la lune secret des Séléites Au beau milieu des stalactites Dans la lumière d'un palais En plein cœur de la lune Le secret Comme nous, nous sommes vers la Lune, nous ne sommes pas loin du camp de la Lune Noire, des troupes de Vega, et eh oui, bien sûr. Et on n'est jamais trop loin de notre ami Bernard C'est parti Le plus grand des robots de l'espace Goldorak, retenez bien son nom Le héros que nul ne surpasse Goldorak, oui c'est son nom Il s'envole entre les galaxies Goldorak, retenez bien son nom Pour lutter contre ses ennemis Goldorak, oui c'est son nom Goldorak, Goldorak Un robot, un héros Goldorak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 Goldorak, retenez bien son nom, il va d'aventure en aventure Goldorak, oui c'est son nom, il n'a peur de rien, de personne Goldorak, retenez bien son nom, il est fascinant, il nous passionne Goldorak, oui c'est son nom, Goldorak, Goldorak Un geste de fer Contre les portes de l'enfer Le plus grand des robots de l'espace Goldorak, Goldorak, retenez bien son nom Le héros que nul ne surpasse Goldorak, oui c'est son nom Il s'en va entre la galaxie Goldorak, retenez bien son nom, pour lutter contre ses ennemis, Goldorak, oui c'est oui, son nom. nom, pour lutter contre, contre ses nos ennemis, Goldorak, Goldorak. oui c'est son nom Voilà Goldorak, oui c'est son nom ah, C'est notre chanson, vous la connaissez peut-être pas celle-là, ah, bah oui, bah, on fait jamais dans la facilité, et toujours pas dans la facilité. Maintenant, Magie Bleue, j'ai enfin découvert en version longue, ah, bah oui, c'est parti tada bum la tün la je vous fais... Vous tün tout tün Ça tün tün tün tün tün tün tün tün tün tün Magique est un bonnet bleu Au pouvoir si fantastique Qu'il part comme une boule de feu Une décharge électrique Il s'envole haut dans le ciel Au-dessus, loin des nuages Un pied de nez à l'arc-en-ciel Ça c'est bien de son âge Donne-moi, donne-moi Donne-moi, donne-moi Donne-moi, donne-moi ton énergie Donne-moi, donne-moi Donne-moi, donne-moi Donne-moi, donne-moi ton énergie Magique dans ses voyages, emmène oh, toujours ses amis. Il nous apprend le langage, le dynamisme de la vie. Ils font le tour de la terre. souvre les océans, les paysages de lumière, même brûlés par le vent. Donne-moi, donne-moi, donne donne, donne. Don don don don Danne Don énergie Danne wa danne wa Don don don Danne wa danne Don don don Magique n'a peur de rien Ni du noir, ni des tempêtes Car le pouvoir qu'il détient Il y a l'eau qui les arrête S'il est mouillé par la pluie Où par le ruisseau Il n'a pas plus d'énergie Que les autres petits chevaux Donnez-moi, donne-moi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 Donne-moi! Eh oui. Donne-moi ton énergie, Magie Bleue, c'était euh, le dernier truc de Tezuka. Euh, ouais, bah, il est mort pendant la production du dessin animé, savez-vous. Eh oui, oui, oui, oui, Allez, un peu plus euh, dans le train avec les cowboys de Momessa! Momessa! Et nous avons une petite pensée, bien sûr, pour Gérard Rinaldi qui interprétait ce générique. C'était des vaches cowboys. traversé. I would not have Mais ça C'est pas moi non plus, c'est normal Allez <rire> à tout cœur, toujours là quand il faut C'est au nom de la loi qui pousse leurs chevaux à vitesse turbo Prêts à tout, audacieux, courageux, ils foncent aussitôt Arrivant juste à temps pour être les vainqueurs pour le dernier saut Paul Position, qui peut dire qu'ils sont position quelle est leur vraie mission quelle position qui en est le cerveau Voilà, donc euh, merci -moi à notre ami Sphinx qui nous avait fait la musique de Paul Position parce que, comme vous savez, euh, on peut pas entendre la version longue. Alors, elle existait, mais apparemment, euh, le master a été endommagé, perdu et compagnie. Donc, du coup, on peut pas, on peut pas entendre Paul Position qui est une super chanson. Ah, alors que, par contre, on peut entendre Cops qui est à chier. Tu vois, donc euh, c'est quand même mal fichu hein, la vie hein, des fois. Bref, donc, euh, qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant parce que nous nous rapprochons dangereusement des dix dernières minutes Pas les cinq dernières minutes, les dix dernières minutes. Donc on a le temps de se faire quelques petits trucs sympas euh, tiens mais j'ai envie de vous mettre euh, un truc qui bouge bien un truc qui bouge bien, c'est Tardencan SORCELIÈRE C'EST PARTI Allez C'est vite dans un monde étrange Où ce sont les plus forts qui te mangent? Un spéridon panique. Franchement, c'est un loup Entre nous, ce n'est pas l'amour fou. Un peu magie, alchimie. Pour voir, je ne veux pas combattre dans l'ombre. Il faut m'aider avant que je ne sombre. Je suis une sorcelière Et ma vie est en danger Magique à part entière Viens me sauver Je suis une sorcelière Et le pouvoir est mon choix Magique à part entière Tout à la fois T'as raté une canne canne Pour te changer un Oui, donc vous savez, c'était un truc français, ça. Et donc, en plus, il y avait eu plusieurs caractères designers qui euh, avaient euh, bossé sur le truc. Et donc, l'auteur, en dernier lieu, devait choisir quel caractère design elle a choisi. Et elle a pas choisi celui qui était le plus beau parce que ça faisait trop manga. En douille Donc, voilà. Ça, c'était juste mon petit coup de gueule. C'était pour dire. dire. Euh, Qu'est-ce qu'on regardait à la télé dimanche soir sur la 3 On Amuse 3, bien sûr. C'est les aventures de Boba. Avec amuse 3, amuse-toi L'oiseau bleu te racontera Tout l'espoir d'un monde merveilleux Où tout change pour nous rendre heureux Cherche-le sur la 3 Amuse-toi, avec amuse 3. Avec Amuse-toi, amuse-toi Lucky Luke, tu sais, n'attends pas Et admire les splendeurs sauvages Les trois sœurs, de signes et quatre size Qui la nuit se transforme en canaille. Dépense-toi sur la Troie Amuse-toi avec Amuse-toi Avec Amuse-toi, Amuse-toi À regarder les entrechats Et puis tu verras Speedy Gonzales La souris la plus rapide de l'Ouest На Sur la 3 Amuse-toi avec Amuse 3 Et dans Amuse 3, il y avait quoi Il y avait 4 Size Isabelle Guerre qui sera en concert Au Grand Rex en avril en de la forme danser minuit Quand d'autres s'endorment Nous devenons pour la nuit Trois vive panthères Qui en un Sabe bondir sans un bruit Serait solidaire Sur terre ou en l'air Relevant tous les défis À vous Cat size Digné Cat Belle inconnue au fabuleux trio Né pour agir et gagner Dans un hélico, sur terre ou dans l'eau Au mépris de tous les dangers Cat Size Signé Cat Size Cat Size Signé, signé Cat Size Elle s'appelle Alexia Tamicilia Trois ombres dans un oeil de chat Tant de malice que la police Jamais ne les découvrira. Cat Size, signé Cat Size. Cat Size, signé signé Cat Size. Cheveux au vent, libres et battantes, nous recherchons l'aventure. Le même son bat sous nos tempes quand nous filons à toute allure. Dans un hélico, sur terre ou dans l'eau Au mépris de tous les dangers Belle incognito, pas trio Mais pour agir et gagner Cat Size Signé Cat Size Cat Size Signé, signé Cat Size Cat size. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera pas nar snarf migo, bien entendu. Et puis, puis c'est tout, quoi. Donc euh, voilà, à la semaine prochaine, les infos. ne sera pas nar snarf migo. Snarf snarf Ah oui, j'en profite pour vous parler des, des Cosmo Cats puisque j'y pense. Hein, juste avant de vous quitter, il euh, y a nou de nouvelles figurines euh, des Cosmo Cats qui vont sortir. donc c'est une exclusivité internet euh, via euh, un truc, il faut abonner et compagnie et en fait c'est sur le même modèle que les motuques des maîtres de l'univers c'est à dire qu'ils vont refaire les anciens Cosmo Cats mais avec les méthodes d'aujourd'hui mais avec le, euh, la façon dont ils étaient faits à l'époque, donc je vous en reparlerai mais sachez qu'il y a ça et je vous tiendrai au courant. voilà, ce coup-ci je vous laisse, c'est promis je, je vous vous la paix, allez, à la semaine prochaine c'est pas dans Starfigo <rire>